الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه Amma بعد. Donc, alhamdulillah, étant donné que on est dans le mois de Ramadan et qu'on veut profiter, insha le plus possible du bienfait de ce mois, et en même temps aussi, étant donné que c'est le mois dans lequel Allah a révélé son Coran, a révélé sa parole à son messager. Hein, comme Allah subhanahu wa il mentionne dans plusieurs versets dans le Quran, Inna anzalna hu fi laylatil Qadr, Nous l'avons descendu, nous l'avons révélé dans la nuit de la destinée... Qadr. Et également, dans une autre sourate dans laquelle il dit... Inna anzalna hu fi mubarakah. Nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé dans une nuit bénie... Donc le Coran Allah subhanáta'la, il dit Ramadan, Et c'est donc dans le mois de Ramadan que Allah subhanáta'la a descendre le Coran et c'est pour cette raison qu'on va profiter Allah, pour faire un cours justement sur le tercire et pour expliquer les différents versets euh, de la parole d'Allah et en particulier une sourate qui, qui, qui se nomme Az-Zumar et c'est traduit par les groupes les groupes et donc on commence maintenant inchallah le cours sur l'explication de sourate az-zumar a'oudhou <t> billahi minash-shaytanir-rajim al-Rahman rahmanir <-t -un> rahim tanzilul-kitabi minallahi al-'aziz al-hakim إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا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 إِنَّ اللَّهَ وَالْعَزِيزُ الْغَفَّارَ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهُمَا زَوْجًا وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 إن الله غليل عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم برجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم Donc, on a lu les versets de, du verset 1 au verset 7 Donc, c'est les versets qu'on va expliquer, incha'Allah, qu'on va essayer d'expliquer euh, et de lire aujourd'hui euh, yani <coughs> Le tafsir de ces versets-là Et on se base sur le tafsir en, en, Moi, j'utilise deux tafsirs maintenant يعني يعني تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي سنتت الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ايه egyébként également un résumé du tafsir de l'imam Ibn Kathir al mizbah al Munir fi tahdhib tafsir Ibn Kathir de l'imam du Safi al Rahman al Mubarakpuri donc Euh, je, je prends des, euh, des informations et des explications de ces deux tafsirs parce que je, je vois que les deux se, com se complètent. Euh, Cheikh Saadi il explique bien les détails et les explications sur rapport avec la akida et euh, yani la foi dans, dans l'Islam et euh, il retourne beaucoup aux explications du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de l'Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah sur les versets et euh, l'imam euh, Ibn Kathir eh bien, il rapporte beaucoup de, euh, de versets qui ont rapport avec le verset en question donc il se réfère à d'autres versets qui parlent du même sujet et euh, il fait des relations entre ces, ces versets-là et aussi également il rapporte des hadiths parfois et des paroles des, euh, des ulama, des tafsir pour clarifier euh, la, la signification parmi les paroles des sahaba et d'établir donc c'est quelque chose qui rajoute un peu plus de clarification et qui est bénéfique également donc il y a justement par rapport à la sourate al-Zumar le cheikh al-Mubarak il, Furi il explique que c'est une c'est sourate qui est maqillia c'est une sourate qui est elle a été révélée à Mekka et on sait que une des particularités des sourates qui des sourates qui sont révélées à Mecca euh, c'est qu'elles sont concentrées sur la foi et sur les questions en rapport avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'iman bel akhirah donc euh, c'est les choses sur lesquelles se concentrent les les surahs qui parlent euh, qui sont ou les sourates qui sont révélées à Mecca et euh, yani donc c'est une des sourates qui est mecquie qui est révélée à Mecca Et c'est une des, des grandes surahs dans le Coran. Tous les surahs sont grandes, mais euh, celle-là, elle est euh, yani, très très remplie de, euh, de versets qui concentrent la, sur la foi et sur le tawchid euh, et la réfutation euh, du shirk et euh, des clarifications sur le rapport avec ces principes, de la, des fondements de la religion. Et donc, c'est une surah qui est euh, très euh, importante et très belle en même temps. نعم، شيخ زروة النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. Donc, euh, le cheikh il explique, il mentionne que l'imam al-Nasa'i, il rapporte dans son Aïcha selon Aisha, qu'elle a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa il jeunait tellement qu'on disait il ne veut pas briser son jeûne. Et parfois, il restait tellement euh, longtemps sans jeûner qu'on disait il ne veut pas jeûner. Hein? Et euh, elle dit ensuite que il récitait chaque nuit Bani Israël la sourate euh, sourate Al-Israa on appelle surat Israel, az -zumar, az -zumar, est, groupes, est la Bani Israël et Az-Zumar Az-Zumar est-ce que c'est la sourate dont, euh, dont on parle aujourd'hui c'est pour dire que le prophète sallam il la lisait souvent, hein, chaque nuit donc euh, cette sourate elle commence par les versets qu'on a lu tout à l'heure Euh, et qui signifie donc le premier verset Tanzilul Kitab min Allahil Azizil al Hakim euh, la traduction de ce verset la, la révélation du livre vient d'Allah le puissant le sage Oui, euh, donc l'imam ibn Kathir il mentionne dans son tafsir yakhbir ta'ala anna tanzil hadha al-kitab huwa al wa huwa al-Qur'an al-'Azim من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال عز وقال جل وعلا هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Donc le cheikh il explique il dit que Allah tabaraka wa ta'ala il a fait descendre ce livre Allah nous informe qu'il a révélé ce livre et c'est un livre euh, يعني qui est très grand et il vient de sa part tabaraka wa ta'ala vient d'Allah. Et il est un livre de vérité. C'est un livre de, la, de vérité. Et il n'y a à son sujet aucun doute, aucune, aucune ambiguïté et aucun doute. Comme Allah subhanahu wa ala, le dit lui-même dans plusieurs versets, comme les versets dans lesquels il dit, c'est-à-dire c'est une révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit saint l'esprit euh, euh, saint est descendu avec ala qalbi al sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs Arabi mubin dans une langue arabe claire euh, ensuite il mentionne un autre exemple dans euh, sourate Fussilat dans lequel Allah subhanahu wa Ta ta'ala dit que c'est un, un livre puissant le, le faux ne, ne l'approche pas ne l'atteint pas ni par devant, ni par derrière c'est une révélation d'un sage digne de louange et ici dans cette sourate, il, il commence la sourate en disant que c'est une révélation hein, la révélation du livre elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz al-hakim Donc Celui qui est tout-puissant et qui est sage. Al-Aziz, celui qui est tout-puissant, celui qui a la force, hein, la grande force et la puissance. Et Al-Hakim, Ay fi wa af'alihi wa wa qadarihi. C'est-à-dire le sage, celui qui a la sagesse ultime dans ses paroles, dans ses actions, dans sa législation, dans ses, dans ses, dans ses lois, dans sa révélation et dans ce qu'il a prédestiné. أيضاً نعم، لذلك شيخ السعدي، يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل يل من يل يل يل يل يل يل يل يل يل أو الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره، فالقرآن نازل ممن هذا وصفه. لشيخ الإكسليك إلديكر الله سبحانه وتعالى. Il nous informe de la grandeur de Hein, et de la majesté hein, de ce Coran, et du fait qu'il a mentionné et parlé et, fait, et révélé, il a parlé ce Coran, il l'a prononcé lui-même, et qu'il l'a révélé, et que c'est de lui que ce Coran-là est révélé, c'est sa parole, et que Allah, il est al-Aziz, al, al hakim et que ce Coran est révélé de celui qui est tout puissant et sage. Euh, C'est-à-dire qu'il a parmi ses attributs l'attribut de al vis-à-vis -vis de la création c'est-à-dire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré par sa création et ça c'est à cause de sa grandeur et à cause de sa perfection et à cause de sa toute puissance par laquelle il a euh, contraint toutes ses créatures et qu'il a le pouvoir sur toutes choses et par laquelle toute chose lui est soumise et rabaissée et humiliée et également euh, qu'il a également comme attribut la sagesse hein, qui, se, qui se manifeste dans sa création et qui se manifeste également dans ses ordres et il a créé tout toutes choses et il leur donne toutes choses par sa sagesse hein? et le Coran, il dit que le Coran, a dit donc c'est ça c'est la description dont il en a fait Coran Donc, et, et le Coran, il est révélé de celui dont on a trouvé euh, la mention des attributs qu'on vient de mentionner. Et il dit fa hadha wahdahu kafin fi il il il dit que le quran donc il est révélé de celui dont on a mentionné les attributs qu'il est le tout puissant et le sage et euh, cette parole une caractéristique et un attribut de celui qu a prononcé hein, de celui dont elle vient cette parole donc, La, la, la, la, la description Elle est reliée à la personne qu'on a décrit L'attribut la elle est reliée à celui qu'on a, qu a décrit Et donc étant donné qu'on dit Que Allah subhanahu wa ta'ala Il est celui qui est parfait Sur tous les plans et dans tous les aspects Eh bien euh, yani, Sa parole également Elle est parfaite Et de la même façon qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il n'y a rien qui lui est comparable Il n'y a rien qui lui ressemble Eh bien, on dit la même chose également à propos de sa parole. C'est-à-dire que la parole d'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Et elle est parfaite sur tous les plans. Et euh, ça, à lui seul, cette chose-là, à elle seule, elle est suffisante pour décrire le Coran. Cette chose-là, elle, elle est suffisante pour décrire le Coran. Et pour montrer son statut et son importance. Le sheikh, il dit puis ensuite, donc dans, dans la suite du verset ou le verset qui suit après Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna anzalna donc il continue Allah subhanahu wa ta'ala continue à mentionner euh, et à parler du Coran et du fait qu'il l'a révélé et il dit nous t'avons fait descendre le livre hein, nous, nous t'avons fait descendre le livre où nous t'avons révélé le livre en toute vérité adore donc Allah en lui voyant un culte exclusif. C'est-à-dire en purifiant ta religion et ta foi uniquement pour lui. Donc, Cheikh Sa'adi, il explique ici et il dit Lakinahu ma'a hadha zada bayanan likamalihi biman nuzila alayhi wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi huwa ashrafu al-khalq Fá'úlima ennahu Ashraful الكتب وبما نزل به وهو الحق huwa نزل به bima الحق bihi Wa الذي lhaq Fá nazala bi lhaq Al-lazi lámir minna zulumati Ilan nur Donc le sheikh explique Allah ne s'est pas limité le Corán tel qu'il l'a décrit Et de mentionner il est révélé de celui qui est Il y a un euh, Tout-Puissant et Sage qui a mentionné, donc cette description-là en parlant de celui qui l'a révélé et du fait que puisque c'est le Tout-Puissant et le Sage qui l'a révélé, c'est une parole qui est parfaite et qui est incomparable à une autre parole. Hein? Mais en plus de ça, même si c'était suffisant pour le décrire, il rajoute à cette description-là en, euh, en, en perfection en mentionnant Euh, la personne sur qui ce Coran a été révélé, c'est-à-dire le prophète Mohamed, celui qui est la plus noble de toutes les créatures d'Allah. Et donc, on sait, à ce, ce moment-là, on comprend que le Coran, c'est le plus noble des livres. Hein? Et qu'il est, il est descendu avec quoi Ce Coran, il est descendu avec la vérité. Et Allah subhanahu wa l'a fait descendre avec la vérité Au sujet, du, au sujet de laquelle il n'y a pas de doute Pour faire sortir la création Et les créatures Des ténèbres vers la lumière Et euh, il dit ensuite Donc il est descendu avec ce qui contient la vérité dans les informations véridiques qui sont mentionnées dedans et les règles de, juste, de justice qui sont révélées dans ces règles. Donc le sheikh il dit que tout ce qui est euh, tout ce qui est indiqué par le Coran alors c'est parmi les plus grandes formes et les plus grandes sortes de vérité et parmi les euh يعني toutes les différentes les différentes nécessités scientifiques qu'on a besoin de connaître et après la vérité il n'y a que l'égarement après la vérité il n'y a que l'égarement et il dit walamma kana nazilan bil haqq mustamilan ala al haqq li hidayat al khalq ala ashraf al khalq عظمت فيه النعمة وجلت ووجب القيام بشكرها وذلك بإخلاص الدين لله فلهذا قال فاعبد الله مخلصا له الدين أي أخلص لله تعالى جميع دينك ومن الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة الإسلام والإيمان والإحسان بأن تفرد تفرد الله وحده بها وتقصد به وجهه ولا غير ذلك من المقاصد. Donc le, le Sheikh il explique que euh, comme on a expliqué que le Coran il est, il est descendu, il a été révélé avec la vérité et qu'il comprend la vérité pour guider les créatures et qu'il a été révélé sur la plus noble des créatures et donc on comprend la grandeur de la grâce que cela Et y comporte et comment cette euh, ni'ma que Allah nous a faite elle est grande et elle est euh, immense et donc ça implique qu'il est obligatoire pour nous de d'être reconnaissant et de re remercier Allah subhanahu wa taala pour cette grâce qu'il a fait descendre sur nous c'est à dire qu'il nous a donné ce Coran et Euh, la façon dont on doit être reconnaissant envers Allah à ce sujet-là, c'est en purifiant notre adoration et notre religion pour qu'elle soit à Allah seul, c'est-à-dire pour que notre adoration soit uniquement pour Allah et qu'on purifie notre religion pour lui c'est-à-dire qu'on établisse qu ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas, ikhlas, Al -ikhlas c'est-à-dire le fait de purifier hein? et d'enlever de notre religion, tout ce qui est incorrect, tout ce qui est impur, et de faire en sorte que l'adoration soit uniquement pour Allah. Et c'est ce que Allah a dit justement dans le, la suite du verset « Fa'aboudi l'aha muqnissa l'ahouddine » c'est-à-dire « et a, donc adore Allah en lui voyant un culte pur en l'adorant de façon exclusive, c'est-à-dire exclusive, en adorant que lui ». Et le cheikh explique en disant que ça veut dire que tu dois purifier pour Allah toute ta religion en entier. De tous les aspects et toutes les formes d'application et de pratiques religieuses que tu fais. Que ce soit des pratiques apparentes ou des pratiques cachées intérieures dans ton cœur, tu dois les purifier au complet pour qu'elles soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'islam, ton islam, ta foi, ton iman, ou bien ton ihsan, hein, les trois degrés de la religion, les trois degrés de l'islam, de, de c'est l'islam qui est la, sou, la soumission à Allah, et euh, le tawchid, et les, le fait de s'écarter du shirk, et la foi qui consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et en <coughs> le jour dernier à la prédestination et ainsi de suite. Et « al-ihsan », c'est-à-dire le fait de perf parfaire et de, euh, yani, de parfaire notre adoration et de faire notre adoration avec excellence hein, et avec euh, le plus haut niveau de, euh, de conscience et de piété. Et euh, c'est donc, le chef, il dit « c'est-à-dire que tu vas rendre ton adoration Pour, euh, et un est pour Allah exclusif à lui que tu vas n'adorer personne d'autre que lui et que tu ne vas faire tes œuvres que pour lui et que tu ne vas avoir comme, comme euh, objet comme, plutôt comme, comme objectif et comme but le visage de ton Seigneur c'est-à-dire de, de, de chercher l'agrément d'Allah et son visage à lui seul et de rejeter tout autre objectif et de ne pas chercher autre chose que cela. C'est-à-dire, de ne pas chercher autre que le visage d'Allah, lorsque tu fais une adoration. Et c'est ce que euh, le chef, euh, l'imam Nukathir, il mentionne également dans son tafsir aussi. Il dit, « Adore Allah, il dit, « فَعْبُدِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَادْعُوا, وادعوا, آ, آ, وادعوا الْخَلْقِ إِلَى ذَلِكِ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لَا تَسْلُحُ الْعِبَادَ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكٌ وَلَا عَدِيلٌ وَلَا نَدِيدٌ cest à Allah lui seul, sans sans Et appelle la création à cela. Et fait-leur savoir que l'adoration ne sera valable que s'il si l'offre à lui seul. Et qu'il n'a pas de partenaire. Et qu'il n'a pas d'associé. Et qu'il n'a pas d'égal. Et qu'il n'a pas d'égal de semblable. Hein? Et ensuite il dit... لِلَّهِ الدِّينُ Donc, le, le vers, la, la suite du verset, c'est « Allah lillahi d'dinu al-khalis » C'est-à-dire, euh, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure ?« Allah lillahi d'dinu al-khalis » C'est-à-dire, certes, c'est à Allah qu'elle appartient, cette religion de pureté. Cette religion qui doit euh, qui, est, qui est de purifier notre adoration pour Allah seul. Et, Cheikh Sa'adi, il dit « ألا لله الدين الخالص هذا تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنهم متضمن للتأل للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه من تحصيل مطالب عباده لذلك الشيخ يقول هنا الله سبحانه على يقرأ l'ordre de purifier l'adoration pour Allah seul en disant ala lillah ad-din al-khalis hein ala lillah din al-khalis c'est à Allah seul c'est à Allah qu'appartient à lui seul la religion de la pureté hein? la religion de de l'ikhlas et euh, il explique donc que ça c'est pour confirmer ce qui a été dit dans le verset précédent fa'budu llah mukhlisallahu et c'est une explication de la part d'Allah que c'est-à-dire que la, pure, la, la, pure, la perfection appartient uniquement à Allah et que c'est Allah qui a la faveur et la grâce sur ses serviteurs sur tous les plans et dans tous les aspects et euh, de même que c'est à lui qu'appartient la religion de pureté la religion pu qui, qui a été purifiée de toute imperfection, et c'est la religion que Allah Subhanahu wa Taala a agréée pour Lui-même et qu'il a agréée pour les meilleurs de Ses créatures et qu'il a ordonné à Ses créatures de suivre et d'établir. Et cela implique qu'ils doivent adorer Allah Subhanahu wa Taala dans l'amour qu'ils ont pour Lui et dans la crainte qu'ils ont pour Lui et dans l'espoir qu'ils ont en Lui. Et également dans le fait de se repentir vers lui, hein, dans, dans leur adoration, et de, se, et de revenir vers lui pour acquérir ou pour obtenir ce qu'ils ce qu ce ce qu veulent. C'est-à-dire de retourner vers lui pour obtenir ce que les serviteurs désirent, et de le demander à Allah seul. « وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة مشفق للنفوس غاية الشقاء. لذلك الشيخ يتحدث عنه Euh, ce, cette religion de la purification et de la pureté. C'est la seule qui peut purifier les cœurs. C'est la seule qui peut réformer les cœurs. Et euh, le shirk ne peut pas euh, purifier quoi que ce soit des cœurs. Hein, ne peut pas, le shirk ne peut pas purifier les cœurs. Et ne peut pas euh, rendre Euh, ne peut pas, donc, il dit c'est-à-dire si tu fais le shirk avec Allah dans son adoration et eh bien Allah se désavoue complètement de cette adoration là c'est-à-dire qu'il la rejette et qu'il qu n'en veut pas hein? Il, ne, il, ne, il ne veut rien savoir de l'adoration qui n'est pas pure ou de l'adoration qui contient du shirk hein? il n'en veut pas il ne veut que ce qui est pur uniquement pour lui et il mentionne les, la parole qui est tirée d'un hadith Qudsi qui un hadith Qudsi authentique qui mentionne euh, qu'Allah a dit qu'il est le plus riche qui, qui se passe absolument de partenaires et qui n'a pas besoin de shirk hein, et euh, les, on sait que quand les, les êtres humains prennent des, des partenaires entre eux Dans un projet ou dans un, un commerce ou dans une pro propriété ou dans quelque chose qu'il qu qu possède, quand des êtres humains prennent des partenaires, c'est euh, souvent comme par exemple lorsque quelqu'un a besoin d'un support ou d'aide. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas assez d'argent pour euh, acheter un immeuble, hein, il demande l'aide d'un autre partenaire qui va prendre. Euh, ou acheter avec lui une partie de cet immeuble et ils vont se partager les bénéfices et les profits entre eux tandis que Allah subhanahu wa taala il n'a pas de partenaire hein? Tout, tout lui appartient à lui seul il n'a pas de partenaire dans sa création et donc de la même manière que Allah subhanahu wa taala ta il n'a pas de partenaire dans sa création eh bien il n'a pas non plus de partenaire dans son adoration il n'accepte pas qu'on lui donne des partenaires dans l'adoration également et, euh, et le, le chef, ce qu'il mentionne ici dans cette explication là quand Allah dit j'ai pas besoin de partenaires, que je n'ai pas de partenaires, et, euh, et Allah n'accepte pas le shirk et il explique que le shirk c'est quelque chose qui corrompt les cœurs et les âmes Dans la dunya et dans l'au delà hein et qui rend les âmes malheureuses à l'extrême du malheur. Hein et donc c'est quelque chose qui est dangereux et qui amène les gens vers le, la corruption et qui corrompt C'est ce qui corrompt tout dans le monde le shirk le shaykh dit fallait donc quand allah a allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le tawhid et eh bien eh, il a ordonné le tawhid et l'ikhlas l'unification d'allah A l'adoration et le fait de purifier notre adoration de tout ce qui est shirk et eh bien en même temps il nous interdit le shirk hein? Wo akbara bezamim an asharak bihi, és ők az informálják, hogy az utolsó a fait à a qui associe quoi que ce soit avec lui. et c'est a la suite du Allah lorsque Allah a a a a Inna Allaha yahkum Inna Allaha la yahdi kafar. <térés> c'est-à-dire, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils disent: nous ne, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi, euh, parmi eux sur ce sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur. Allah ne guide pas celui qui est menteur. Donc, on va expliquer ça tout de suite, tout de suite, dans l'explication, dans l'explication du Cheikh Sa'adi. Euh, il dit: وقائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة أي لترفعوا حوائجنا لله وتشفع لنا عنده وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص wa shirk le explique que, euh, Allah subhanahu wa donc euh, ce qui signifie et ceux que vous avez ceux qui ont pris en dehors de lui en dehors d'Allah de des protecteurs c'est euh, disent, c'est-à-dire cheikh explique dit c'est-à-dire qu'ils les prennent euh, pour allier Dans leurs adorations, dans leurs invocations, et ils prennent comme excuse cette adoration qu'ils offrent à ces euh, protecteurs ou à ces partenaires qu'ils ont offert à Allah. Euh, ils, ils essaient de prendre pour excuse pour eux-mêmes en disant :« Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent hein, davantage d'Allah. » Comme si pour que eux nous, a, nous fassent, nous aident à nous rapprocher plus d'Allah. Et les sheikhs, il ils disent, c'est-à-dire que lorsqu'ils disent ça, ils, ils veulent dire par là qu'ils veulent, de la part de ces, de ces partenaires qu'ils ont offerts à Allah, de ces protecteurs qu'ils ont pris en dehors d'Allah, que que eux euh, yani, ramènent leur demande à Allah. Comme si les saints et les hommes pieux qu'ils ont pris, Comme intermédiaire entre eux et Allah que c'est eux qui vont ramener à Allah leur prière et qui vont intercéder pour eux auprès d'Allah et ils disent ils disent en même temps que nous on sait très bien que ces idoles ou ces statues ou ces saints ou ces hommes pieux ils ne peuvent rien créer ils ne peuvent pas donner la subsistance et qu'ils ne possèdent rien de, du commandement et qu'ils ne peuvent rien ordonner de quoi que ce soit hein donc le, le shaykh, il explique, il dit Donc on voit que ceux-là, ils ont abandonné ce que Allah leur a ordonné hein, De purifier leur adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah Et pure pour Allah Et ils ont euh, osé commettre la, le plus grand, la plus grande de toutes les interdictions d'Allah C'est-à-dire le shirk, le plus grand de tous les péchés <تصفيق> إلى الشيخ سعد الزاوسيد وقاس الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجاء بوج بوجهاء وشفعاء وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك وهذا القياس من أفسد الأقيس وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفترة فإن الملوك إنما يحتاجوا للوساط للوساط بينهم وبين رعايهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم. Le Sheikh explique ensuite il dit que les musulmans qui utilisent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans l'adoration et qui pensent que Ces intermédiaires et ses intercesseurs vont les rapprocher davantage d'Allah. Le cheikh dit que cela, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de faire des analogies hein? et d'essayer de, de comparer entre celui que rien ne ressemble, celui à qui rien ne ressemble, Al-Malek al azim le, le roi, le souverain suprême, le grand, le grand roi Allah subhanahu wa Ils le comparent aux rois qui sont sur terre, parmi les hommes. Et ils pensent, à cause de leur raison qui est corrompue et de leur op opinion qui est malade, que les rois sur terre, parmi les humains, étant donné qu'on ne peut pas se, se, se présenter à eux et arriver à leur parler sans passer par des euh, intermédiaires et des intercesseurs dans la vie d'ici-bas, Pour que ces intermédiaires, ou ces intercesseurs, ou ces ministres, ou ces députés, euh, ou ces gens il y en a qui sont autour du roi puissent ramener leurs demandes auprès du roi et qu'ils vont essayer de les amadouer et de leur préparer le chemin pour qu'ils qu puissent par la suite aller vers le roi et obtenir ce qu'ils veulent de sa part, donc ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala est de la même façon et que ça fonctionne pareil hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala et le cheikh explique que cette analogie qu'ils ont fait cette comparaison, c'est parmi les comparaisons et les analogies les plus corrompues et les plus mauvaises, elle implique de mettre à égalité le créateur avec la créature et euh, on sait très bien qu'il y a une grande différence dans la raison, logiquement et dans les textes et dans la fitra entre les rois qui sont sur terre et Allah, subhanahu wa puisque les rois sur terre, hein, parmi les êtres humains, ils ont uniquement besoin d'intermédiaires ou d'intercesseurs ou qu'on fasse l'intercession entre eux et leur. Euh, Leur, euh, comme on dit leur sujet euh, pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas les besoins et les situations de leur sujet et donc ils ont besoin de ceux qui vont euh, faire l'introduction pour eux et leur, leur expliquer quels sont les états et les besoins de leur sujet pour être capable par la suite de les amadouer ou bien de leur devenir نادي على سجل وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم فيحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقدون حوائج من توسطوا لهم مراعة لهم ومداراتا لخ Donc le sheikh, il explique que de, de la même également les rois sur terre il se peut qu'il n'est pas de miséricorde pour la personne qui a un besoin hein, qui vient demander et il est possible également donc, que, étant donné que le, si le roi n'a pas cette miséricorde là pour eux qu'ils aient besoin de quelqu'un pour essayer de les amadouer et de leur, euh, de, de, leur, de leur faire comprendre le grand besoin de la personne pour que par la suite le roi en question ait plus de miséricorde envers cette personne puis qu'elle s'attarde un peu plus à son cas et à son problème et Donc, ils ont besoin de ministres ou d'intercesseurs, et ils les, ils les craignent, hein, ils les craignent. Ils ont peur d'eux. C'est-à-dire que euh, les rois ont peur d'eux, et les gens ont peur d'eux aussi, dans le sens que les rois ont peur d'eux, dans le sens qu'ils craignent de ces euh, ministres qu'ils peuvent qu ou qu'ils peuvent parfois vouloir leur trône, hein. Hein, et se rebeller et, et ils ont peur aussi de la population, d'une certaine façon aussi, qu'ils se rebellent comme c'est le cas de certains parfois hein, de certains peuples comme on le voit actuellement qui ne craignent pas Allah ou bien qui euh, y yani sont influencés par des idées comme les idées des khawarij hein, et lorsqu'ils ne sont pas contents de quelque chose parmi les affaires de la dunya, ils se révoltent hein, comme c'est si le cas chez les gens qui n'ont pas compris euh, l'islam correctement donc ils ont peur de ça quand même et euh, donc ils, à cause de ça ils vont remplir les besoins de ceux euh, qui viennent intercéder pour eux et pour qui on est venu intercéder en leur faveur et ils font ça pour yani, éviter d'avoir euh, en même temps des problèmes avec leurs ministres et également parce que ces gens-là, donc sont dans le, ils ont eux-mêmes le besoin, et euh, il se peut qu'ils ne puissent pas… il se peut aussi qu'ils refusent de, de, de, de donner aux pauvres, ou à celui qui a un besoin, parce qu'ils ont eux-mêmes peur de, de devenir pauvres, c'est-à-dire les, les créatures, comme les rois et autres, eux-mêmes ont peur de devenir pauvres, et de, de, de, de perdre Leur, euh, leur richesse donc ils peuvent refuser de donner à cause de ça euh, tandis que Allah ta ce n'est pas le cas et c'est ça que le Cheikh explique maintenant il dit amma rabbu ta'ala fa hua allazhi achata ilmuhu bi zawahili umuri wa bawatiniha allazhi la yahtaju man yukbiruhu bi achwali raiyatihi wa ibadihi wa hua ta'ala arhamur rahimin wa ajwadu l'ajwadine ولا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم وهو الذي يحسهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. Donk, a Shaykh Allah Eh bien, il n'est pas comparable, bien entendu, euh, à ses créateurs parmi les rois hein, et les êtres humains, puisque Allah a la connaissance des choses apparentes et des choses cachées. Hein, et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces, de ces créateurs Il le sait. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir lui donner cette information. Et qui, qui va lui parler de l'état de, de ses serviteurs et de ses créatures Au contraire, Allah subhanahu wa euh, yani, il connaît tout ça et il a la connaissance parfaite de toutes ces choses-là. Et également, il n'a pas besoin de quelqu'un pour euh, lui mettre euh, yani, euh, la, la, pour l'amadouer bien pour lui mettre la miséricorde. Euh, yani, par rapport à ses créatures Ou à ses serviteurs Puisqu'il est hein, Il est le plus Miséricordieux des miséricordieux Et le plus généreux Des généreux Et il n'a pas besoin De quiconque Parmi ses créatures Pour l'amadouer envers ses serviteurs Et envers ses créatures Au contraire Il est plus miséricordieux envers ses serviteurs et envers ses créatures que ces serviteurs-là sont miséricordieux envers eux-mêmes. Et plus miséricordieux même que leurs propres parents envers eux. Hein? Et il est celui qui les incite et qui les, qui les encourage et qui les incite à invoquer et à prendre les, les causes pour obtenir de cette miséricorde c'est lui qui incite les créatures à demander de cette miséricorde et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui, qui veut le bien pour ses, ses serviteurs et pour ses créatures et il veut tel, Il veut même plus le bien que pour, il veut, Allah subhanahu wa ta'ala veut même pour ses serviteurs le bien plus que les serviteurs le veulent pour eux-mêmes C'est-à-dire que Allah connaît mieux qu'est-ce qui est bien pour nous que qu'est-ce qu'on connaît nous-mêmes, et Il veut plus pour nous ce bien que on le veut nous-mêmes pour notre propre personne. Et ensuite, il continue le Sheikh en disant: وآخرهم في صعيد واحد فسأله فاعطى كل منهم ما سأله وتمنى لم ينقص غناه شيئا ولم ينقص مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمص فيه المخيط وجميع الشفعاء يخافونه فَلَا يَشْفَعُ مِنْهُمْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَهُ شَفَعَتُ كُلُّهَ Dans le sheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms, c'est qu'il est, qu est Al-Ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghani, le riche. Hein? Celui qui se suffit à lui-même. Et il a la richesse absolue et complète et parfaite. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui que si toutes les créatures de la première jusqu'à la dernière se tenaient ensemble toutes les hommes toutes les créatures se tenaient ensemble parmi les hommes et les djinns et qu'ils se tenaient ensemble dans un seul endroit pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils souhaitent et que Allah subhanahu wa ta'ala donnait à chacun d'entre eux tout ce qu'il a demandé et tout ce qu'il a souhaité, eh bien, ça n'aurait rien fait diminuer de ce qu'il possède et de sa richesse. Hein? Il n'aurait rien diminué de sa richesse et de ce qu'il possède. Hein? Et ce ne serait même pas comparable à c'est-à-dire ce qu'il qui aurait donné, ce ne serait même pas comparable à ce que L'aiguille ramène de l'océan lorsqu'on trempe une aiguille dans l'océan. Si tu trempes une aiguille dans l'océan, qu'est-ce qui en ressort? C'est une goutte d'eau. Eh bien, tout ce que les êtres humains auraient demandé, ça n'aurait même pas fait diminuer la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette quantité-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas peur de donner. Par, peur, par crainte de pauvreté comme les créatures hein, puisque son royaume et sa richesse ne se terminent jamais hein, subhanahu wa ta'ala et euh, il dit ensuite que tous les, tous les tous les intercesseurs tous les intercesseurs ont peur de lui ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas comme les créatures Les êtres humains, parmi les, les rois, qui ont peur de leurs intercesseurs, ou de leurs ministres, de leurs députés, parce qu'ils savent qu'ils pourraient, s'ils ne sont pas satisfaits, ou s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, essayer de comploter contre, contre eux, pour essayer de prendre le, le pouvoir et faire un coup d'État. Donc, ils n'ont ils pas confiance. Et donc, ils sont, ils, sont, ils sont obligés de leur faire des faveurs. Et de leur faire des cadeaux et d'accepter l'intercession, tandis que Allah subhanahu wa taala n'est pas comparable aux créatures et donc Allah subhanahu wa taala euh, c'est les intercesseurs qui ont peur de Lui et personne ne peut intercéder auprès de Lui parmi les intercesseurs excepté par Sa permission hein? et c'est à Lui qu'appartient toute l'intercession. C'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. Hein? Et justement dans le dans cette sourate, plus plus loin, il y a un verset qui mentionne ça. Hein? Allah, Allah euh, dans ce, dans cette sourate, il dit justement قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Donc le Cheikh le Cheikh Al continue il dit فَهَذِهِ furuq يعلم يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جرأتهم عليه ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى لأنه يتضمن القذش في الله تعالى ولهذا قال حاكما بين الفريقين، بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وقد علم أن حكمه وقد علم أن حكم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم. Donc, le sheikh, il explique ensuite, il dit donc que ces grandes différences-là qu'on vient de mentionner entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, hein, et les rois, les, les grandes différences qui existent entre les rois de cette, de cette vie, et les présidents, et les chefs d'état et les gens importants, les chefs des compagnies dans cette vie, et Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, C'est des différences hein, Incomparables Et ça, ça nous fait voir Et ça nous fait connaître L'ignorance des mouchriquins À quel point les, les mouchriquins sont ignorants d'Allah Comment ils, ils ne connaissent pas leur créateur correctement Et c'est à cause de cette ignorance-là Qu'ils ont commis le shirk Et qu'ils euh, qu se sont égarés Et qu'ils ont pris entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs dans l'adoration. Et également, leur stupidité. Ça nous montre la grande stupidité qu'ils ont. Hein? Et leur faiblesse d'esprit. Comme le chèque, l'explique Et à quel point ils sont effrontés hein? dans leur Opposition de la vérité et comment il euh, manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et le shaykh il dit qu on comprend également la sagesse pour laquelle le shirk Allah ne le pardonnera pas ça nous fait comprendre la sagesse pour laquelle on ne, Allah ne pardonnera pas le shirk parce que le shirk implique une insulte contre Allah Hein? Lorsque tu fais le shirk avec Allah Tu insultes Allah Et le shirk est toujours basé sur Une insulte contre Allah Un point, un, un point quelconque Comme ici par exemple Quand il compare Allah Avec sa, créa, avec sa création Pour prendre des intermédiaires entre, entre eux et Allah Ça implique une insulte envers Allah Ça implique le fait de rabaisser Allah hein? de rabaisser Allah à un niveau qui est plus bas que ses créatures ou comparable à ses créatures en pensant que Allah n'a pas la connaissance infinie n'a pas la, la, la miséricorde envers ses serviteurs euh, a peur euh, il n'a pas euh, la richesse hein, et ainsi de suite puisqu'il il compare des créatures humaines, faibles ignorantes à Allah subhanahu wa ta'ala le maître le tout-puissant le sage l'omniscient le riche al-ghani et ainsi de suite. Donc le shirk pourquoi Allah ne le pardonne pas c'est parce que c'est une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne et c'est pour ça qu'il dit ici que c'est lui qui sera le juge entre les deux groupes entre le groupe des gens qui ont adoré Allah seul et qui ont purifié leur adoration uniquement pour lui, Al-Mouklisson, et l'autre groupe qui est le groupe des Mouchlikun, qui ont associé avec Allah. Donc Allah, il dit dans le, dans le verset suivant, ou dans le même verset, mais par la, après avoir mentionné ce qu'on a, qu a expliqué, il dit. <tus> C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, en vérité, il jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Donc Allah va juger entre les hommes sur ce sur quoi ils divergent au jour de la résurrection. Et il y a en enfin une menace pour les moucherikines. Il y a en ça une menace pour les musulmans, parce que c'est pas comme certains parfois qui mentionnent ces versets. Il dit, il dit, t'as pas le droit ou tu peux pas dire euh, qui est sur la vérité et qui est sur le faux. Euh, c'est seulement Allah qui le sait. Il faut pas juger. C'est Allah qui va juger au jour de la résurrection. C'est pas ça que le verset signifie. Le verset, comme le shaykh explique, c'est une menace que le, Allah a fait aux musulmans dans ce verset-là. Puisqu'il a déjà expliqué le verdict Dans la révélation, dans le Coran Il a déjà expliqué le verdict Et Allah, au jour de la résurrection Il va implémenter et appliquer ce verdict Mais le verdict, il est déjà connu Puisqu'il nous a déjà dit Quel sera le résultat de ce, de ce jugement-là Et qu'est-ce qu'il nous a déjà expliqué Qui est sur la vérité Et qui est sur le mensonge Qui est sur le tawhid Et qui est sur le shirk Hein Puisque Allah subhanahu il, il le mentionne il, et le cheikh dit on sait que le jugement d'Allah est que les croyants purs c'est-à-dire ceux qui auront adoré Allah avec ikhlas et qui ont purifié leur adoration pour Allah seul seront dans les jardins des délices et que le mouchrik qui associe avec Allah Allah lui interdit le, le, le paradis et sa destination sera l'enfer donc Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a personne qui doute sur ça. S'il y a quelqu'un qui doute sur ça, eh bien, il n'a pas cru. Il n'a pas de foi en Allah. Et si quelqu'un doute que les croyants qui, qui sont avec, qui ont adoré Allah seul et qui n'ont pas fait de shirk seront dans le paradis et que les mushrikoun seront dans l'enfer, celui qui doute de ça, eh bien, il n'a pas cru en Allah. Puisque ça, c'est clair dans la révélation. Et c'est révélé dans plein de versets. Donc, Il n'y a pas de doute là-dessus. Et au jour de la résurrection, Allah va euh, trancher entre les, entre les gens et il va juger selon ce qu'il a mentionné dans la révélation. Et les Mouchrikoun seront châtiés et vont aller en enfer pour l'éternité. Et c'est pour ça que ça représente une menace. Hein? Et euh, ensuite, dans le verset qui suit, ou bien c'est encore le même verset, « Inna Allah la من هو كاذب كفار؟ ها؟، donc le Sheikh il أي، أي لا يوفق للهداية إلى السرات المستقيم. ومن هو من هو من هو كذاب كفار أو من هو كاذب كفار؟ أي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار؟ أي وصفه بالوصفه وصفه الكذب أو الكفر بحيث تأتيه المواعظ تأتيه المواعظ والأيات ولا يزول عنه ولا يزول عنه ما تصف به ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب. فهذا أن له الهدى وقد صدع عن نفسه الباب وعوقب que certes Allah ne va pas guider, il ne va pas lui donner le succès de la guidance vers le droit chemin qui, c'est-à-dire de qui il parle, il parle de celui qui est un menteur, un grand menteur et un grand négateur celui qui nie la vérité qui rejette la vérité c'est-à-dire celui qui est décrit comme étant euh, sur le, le, le mensonge et la mécréance, le fait de renier la vérité et euh, du fait que les exhortations lui viennent Et les versets d'Allah lui viennent Et tels que, tels il reste tel qu'il a été décrit C'est-à-dire dans le mensonge Et dans le, le, le reniement et la, le rejet de la vérité hein? Il ne sort pas de cette description Malgré les signes, malgré les preuves Malgré les, les éléments qui lui sont présentés Comme arguments de la vérité du message d'Allah Il continue à renier Et il rejette la vérité Donc, comment celui-là pourrait-il être sur la guidance alors qu'il s'est lui-même fermé la porte à la guidance Et Allah l'a puni en scellant son cœur, et donc il ne croit pas. Allah l'a puni en scellant son cœur, alors il ne croit pas. Et, euh, na'am, donc, le cheikh le, le il mentionne ensuite l'autre verset qui suit. الله هو الله qu'est-ce que ça signifie ce verset ça signifie si Allah avait voulu s'attribuer un enfant il aurait certes choisi hein, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a créé parmi ce qu'il a créé parmi qu'il crée gloire à lui c'est lui l'unique c'est lui Allah l'unique le dominateur suprême euh, شيخ ابن الإمام ابن كثير الزي سياق إن الله تقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بأياته وحججه وبراهينه ثم بين تعالى أنه لا ولد له ها؟ نفسي سيسي ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى فقال تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لستفى لست مما يخلق ما يشاء أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا الشرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما دعوه وزعموه كما قال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد, لمقصد المتكلم Donc, le cheikh explique, <coughs> explique, il dit que puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué qu'il n'a pas de fils, hein? il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, contrairement à ce que prétendent les ignorants parmi les mouchriquines au sujet des anges. Ils appellent les anges les filles d'Allah ou les fils d'Allah. Et on retrouve ça souvent aussi dans les paroles des juifs et des chrétiens Comme le cheikh il dit Ceux parmi les, les les obstinés, parmi les juifs et les chrétiens Qu'est-ce qu'ils disent à propos de al Ils disent que c'est le fils d'Allah Et à propos de Isa, alayhi salam, que c'est le fils d'Allah Le shaykh il dit فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ أَرَادَ اللَّهُ ay yattakhidhu waladan lastafa minhumma yasha yastafima ma yakhluqu si allah avait voulu s'attribuer un enfant il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a, a créé genre de choses qu'il soit glorifié genre de choses qu'il soit purifié de ce genre d'imperfection que d'avoir un fils et d'être comparé au créateur de cette façon il dit c'est à dire les choses auraient été contraires à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils s'imaginent et ici ça ne veut pas dire que la chose se produirait ou qu qu'elle est possible, qu'elle est permise au contraire elle est interdite Hein, ça veut dire d'attribuer un fils Quelque chose d'interdit D'attribuer un fils à Allah Mais Allah veut uniquement ici Montrer leur ignorance Dans ce qu'ils ont attribué Et prétendu Par rapport à Allah Et par rapport à ce qu'ils pensent Et il y a beaucoup de versets dans ce sens-là Comme le verset 17 Dans surat al surat Allah dit C'est-à-dire, si nous aurions voulu prendre une distraction, nous l'aurions pris de nous-mêmes, si nous l'aurions fait. Et l'autre verset, ha, verset ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Alors, j'aurais été le premier parmi les adorateurs. Hein? Donc, tout ça, c'est dans le sens de euh, montrer l'impossibilité de ce genre de choses et de montrer la, la, la, yani, les, les, les mensonges, de montrer le mensonge de la parole de ces gens-là et que Allah subhanahu wa se purifie de ce genre de choses. Euh, subhanahu, huwa On va voir qu ce que dit le al Saadi maintenant à ce sujet. <coughs> euh, il dit أي, الذي يشاء استفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصحبة إلى اتخاذ الصحبة أو الصاحبة سبحانه يعني عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون هو الله الواحد القهار أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل فلو كان له ولد لقضى أن يكون شبيها له في وحدته لأنه بعضه وجزء منه والقهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن لم يكن مقهورا، ولا كان له إدلال على أبيه ومناسبة منه ووح ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا. Donc le Sheikh il explique que si Allah donc il mentionne ici Si Allah aurait pris un fils si Allah aurait voulu prendre un fils comme le prétendent ceux qui le prétendent parmi les faibles d'esprit dans la création Il aurait pris, il aurait choisi ce qu'il veut de sa création. Il aurait choisi ce qu'il veut de sa création pour être son fils. Hein? Il aurait choisi ce qu'il veut. Il aurait... Euh, euh, yani, il lui aurait... Il l'aurait, se le serait euh, approprié d'une manière particulière pour, le, le, pour en faire son fils. Parce que tout, tout ce qui existe, c'est la création d'Allah. Et il dit... Il pas et il n'a pas besoin de prendre une compagne qu'il soit purifié de ce que pensent les mécréants et de ce qu'ils lui attribuent hein, de ce que lui attribuent les, euh, les, les gens qui euh, dénaturent ça, ces attributs et ces noms donc ici euh, on voit clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il réfute ceux qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala Un fils Et il mentionne que tout ce qui est Tout ce qui existe Est une, création, une créature d'Allah Et même les chrétiens qui disent par exemple Que euh, Jésus c'est le fils de Dieu Et qui mentionnent que, dans, Par exemple dans, Si on regarde dans les livres des chrétiens et des juifs Quand euh, ils il mentionnent Les prophètes, ils parlent d'eux comme étant des fils hein? Et même Allah subhanahu ta'ala Il mentionne dans euh, Sourate al-Baqarah les paroles des juifs lorsqu'ils disent euh wa wa ils disent nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé donc Allah taala lui répond lui dit bal yani yaqulun nahnu abnaullah qalu nahnu dans ce cas-là, pourquoi il vous punit? Hein? Dans ce cas-là, pourquoi il vous punit? Si vous êtes ses fils, hein? et ses bien-aimés. Vous n'êtes que des créatures parmi les hommes qu'il a créés. Vous n'êtes que des hommes parmi les créatures qu'il a créés. Et Jésus n'est qu'une créature parmi les créatures qu'il a créées. Hein, et la même chose pour les autres prophètes et pour Ozeïr. Ce sont des créatures. Hein, et euh, ils n'ont pas, euh, ils pas euh, à se faire appeler fils. Puisqu'ils ne sont pas des fils. Les, les êtres humains et les animaux, quand ils ont des enfants, quand ils ont des, des, des petits, hein, on les appelle... Des enfants, pourquoi Parce qu'ils ont, euh, on les a, on les a, on les a fait, et on les a eus après un échange entre un mâle et une femelle. Et c'est comme ça que c'est comme ça que se font les enfants dans les, les différentes espèces animales et humaines sur la terre. Et c'est Allah qui a créé ça de cette façon. Donc, même les chrétiens aujourd'hui, si tu leur demandes qui a créé euh, Jésus, ils te disent c'est Dieu. Donc comment s'il l'a créé, comment pourrait-il être son fils Est-ce qu'ils attribuent à Allah une épouse ou une compagne Et si tu leur demandes est-ce que Dieu a une femme ou une épouse, ils vont dire non. Donc ils savent. Hein? Ils savent que Allah n'a pas d'épouse et donc il n'a pas euh, eu une possibilité d'avoir un fils puisque tu ne peux pas avoir un fils sans avoir une épouse et que Allah il a créé Isa dans le ventre d'une femme et le fait qu'il est créé dans le ventre d'une femme ça ne veut pas dire que il est son père. La même chose pour Adam. salam. Allah a créé Adam sans père ni mère. Est-ce que ça veut dire que Dieu est son père Non. Puisque Allah il a créé. De la même manière qu'il a créé la lune et qu'il a créé le soleil et qu'il a créé les, tout ce qui existe dans l'univers. Est-ce qu'on va dire que la lune est la fille d'Allah ou le fils d'Allah ou le soleil, la même chose Non. Et pour Allah, le soleil est une créature, la terre est une créature, la lune est une créature, et Jésus est une créature, et moi je suis une créature, et tous les prophètes d'Allah sont des créatures, et les anges sont des créatures. C'est-à-dire que pour Allah, on est tous créés, et il nous a tous créés à partir de rien. Hein? Et bien entendu, il aime certaines créatures plus que d'autres, mais ça ne, ça ne les fait pas sortir de la limite d'être une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces créatures-là, si Allah aurait voulu un fils, c'est ce qu'il dit dans le verset, il aurait choisi parmi ces créatures, celles qu'il qu veut. Mais il n'a pas de créature, Et il s'est purifié d'avoir de, de fils ou d'enfant. Et il s'est purifié d'avoir un fils ou d'avoir un enfant. Hein? et, y'a euh, <coughs> personne n'a le droit d'attribuer ça à Allah. Donc les chrétiens ils se contredisent en disant que euh, que Dieu a un fils puisque ils ils reconnaissent que il est créé. Hein? Donc s'ils disent qu'il est créé, ils n'ont pas le droit de dire que c'est son fils. Et parmi les ça ça fait partie des contradictions dans le christianisme quand ils disent Dieu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et que par la suite euh, ils disent que les trois sont un et que les trois sont égaux et que les trois sont éternels déjà ça c'est une contradiction puisque un père peut pas être un, un, un père peut pas être un fils en même temps et être un père en même temps et que tu dis que le, le père et le fils sont égaux et les deux sont éternels Ils n'ont pas de début ni de fin. Donc, ça veut dire que, euh, en, en principe, le père, il doit toujours être en avant de son fils. Il ne peut, peut pas venir après. Ou, euh, il y a un, en même temps, c'est pas possible. Donc, ça fait partie des, des, des éléments qui montrent la contradiction et l'absurdité la, la, de la croyance chrétienne qui est en opposition avec l'enseignement de Jésus, l'enseignement de... De, de Moïse, d'Abraham de Jacob, de Noé l'enseignement de tous les prophètes et, et en particulier l'enseignement du dernier d'entre les prophètes qui est venu purifier et clarifier euh, les, les éléments de la foi par rapport à Isa alayhi salam c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa donc le chef il dit Allah", euh, il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne pour terminer ce verset Allahul wahidul qahhar C'est-à-dire, il est Allah, l'unique, al-wahid, al-kahar, l'unique et le dominateur suprême. Cheikh Sa'di, il explique ça. Il dit, c'est-à-dire que Allah, il est l'unique en lui-même, il est l'unique dans ses noms, il est l'unique dans ses attributs, et il est l'unique dans ses actions. Et il n'y a rien qui lui ressemble Dans quoi que ce soit de ces euh, aspects-là Donc, il est l'unique en lui-même C'est-à-dire, il n'a il, il pas de, de, de, de, de, il a de partenaire Il n'a pas d'associé Et il est unique en lui-même Il est un, c'est-à-dire, il ne se divise pas hein, Il ne va pas euh, faire euh, une partie de lui-même Pour être son fils ou des choses de ce genre Hein, on ne dit pas ça à subhanahu wa ta'ala, la même chose qu'il est unique dans ses noms. C'est-à-dire que dans ses noms et dans ses attributs, il ne partage pas ses, ses noms, il ne partage pas ses attributs avec personne. Il n'y a personne qui est euh, comme lui. Et dans ses actions, la même chose. Il n'y a personne qui crée, il n'y a personne qui donne la subsistance, il n'y a personne qui fait vivre et qui fait mourir, il n'y a personne qui gère l'univers et qui contrôle quoi que ce soit dans l'univers. C'est lui seul, Allah, qui fait ça si on affirme, on attribue à autre que à Allah quelque chose de ces éléments-là on, on, on essaie d'attribuer à une créature des attributs d'Allah et des qualités d'Allah et des actions d'Allah, ça c'est du shirk c'est de l'association donc euh, le fait d'attribuer à Allah un fils, ça rentre dans le shirk hein, ça rentre dans le kofre et ça rentre dans quest ce qui amène à l'idolâtrie c'est du, du shirk, il n'y a pas de doute C'est pour ça que les chrétiens sont, en, sont considérés par, par les musulmans comme étant des idolâtres parce qu'ils adorent Jésus parce qu'ils adorent Marie parce qu'ils adorent les, euh, les saints et les prophètes et beaucoup d'autres euh, parmi les anges également ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah et ça c'est du shirk et la raison pourquoi ils les adorent c'est parce qu'ils pensent justement qu'ils sont saints mais qu'ils ont une part de la divinité ou bien parce qu'ils ont des attributs divines, ou des choses de ce genre. Hein? Donc, le chef il explique ensuite, et il dit, donc, qu'il n'y a rien qui lui ressemble, et il n'y a rien de comparable à Allah. Et, euh, il dit, si Allah avait un fils, ça, ça aurait impliqué qu'il aurait quelqu'un qui lui ressemble, dans son unicité, dans son unicité. Et, une partie de lui parce que c'est une partie de lui donc ça, ça voudrait dire que il aurait quelqu'un de semblable à lui dans son unicité, dans le fait qu'il est unique, et ça c'est une contradiction, et le fait que lorsqu'on dit qu'Allah est le dominateur sur tout l'univers les mondes élevés et les mondes en bas hein, tout ce qui est en haut et en bas sur terre eh bien si Allah avait un fils ça impliquerait qu'il ne serait, euh, qu serait pas dominé par Allah. Le sheikh, il explique qu'Allah, il est Al-Qahar, donc le dominateur suprême, celui qui, a, qui domine tout dans l'univers et tout dans le monde. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et donc, euh, il dit que s'il si n'avait un fils, ça, veut, ça voudrait dire que, Cet, ce fils-là ne serait pas sous sa domination suprême et donc, euh, yani, donc ça veut dire que euh, yani, c'est quelque chose qui vient en, contra en contradiction avec les noms et les attributs d'Allah de, de, de sa domination suprême et de sa, son unicité et le Cher explique que l'unicité d'Allah ainsi que sa domination c'est deux choses qui, qui s'impliquent et qui, euh, qui sont reliées ensemble Donc, l'unique doit être dominateur suprême et le dominateur suprême ne peut être unique. Et ça, ça implique la négation de toute, de toute forme de partenaire et de toute forme d'associé et d'avoir un fils également ou d'avoir une compagne ou des choses de ce genre. D'accord Donc, Allah subhanahu il n'est pas comparable à ses créatures de cette façon-là et on n'a pas le droit de lui attribuer un fils, hein, même si parfois les chrétiens euh, ou les autres parmi les kuffars attribuent à Allah un fils dans le sens symbolique, même s'ils vont dire non, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa aime, nous aime, comme, il aime comme, euh, comme on aime nos enfants, ou des choses comme ça, hein, des choses de ce genre, pour parler par rapport au fait qu'il a de l'amour envers ses, ses créatures. Allah a interdit complètement l'utilisation de ces termes-là pour justement éliminer toute ambiguïté et toute forme de shirk qui pourrait se produire dans l'esprit des gens ou dans leur croyances ou dans leur pratique de la religion. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera demain, inshallah, la suite de ce tafsir.